Regarde mes yeux aveuglés par mes larmes Je ne cesse de réfléchir, je ne sais où finira mon âme J'essaie d'accélérer mais pour l'instant je rame J'espère pas me retrouver dans une pièce avec une lame Entre mes tristesses et mes joies existe un gros écart Pour me comprendre, il suffit pas de voir mon état Critiquer le miroir avant je ne l'osais pas J'ai le sourire illuminé par de faux écarts Le jour se lève, peu importe la durée de la nuit Mais chez nous le soleil est atteint dit personne ni Regarde par la fenêtre, la tête, les bras dehors J'ai compris depuis tout petit que tout ce qui Fous me bois d'en haut, ton frère devient un homme Plus de bas que de haut, on essaie de tenir la forme rétrospective, souvent je regarde mes photos Et je m'aperçois qu'avec le temps je perds mes poteaux On se promet de rester sauce pour la vie ou la mort D'année en année le destin nous montre qu'on a tort Si les soucis étaient des sous je serais millionnaire J'ai plongé dans la sombreur à la recherche de la lumière Des fois je me lève en pensant au grand jour Je vois qu'il fait nuit quand je regarde la grande ours Pour connaître l'individu, n'écoute pas ce qu'il dit A tous ceux qui connaissent Issiaka avant de connaître Isix, cette validité. J'en fais pas le bonheur mais s'il y contribue Donne-moi des liens, tu verras mon vrai sourire en continu On vit dans un monde où nécessité fait la loi 30 jours viennent de passer qu'on attend déjà la fin du mois Alors on essaie de survivre 7 jours par semaine Certains sont bien loin de manger dans une assiette en porcelaine La tête haute, je compte sur mes épaules Puis j'oublie pas qu'à chaque pas la mort nous frôle Se mentir à soi-même pour ne pas souffrir Regard furtif en essayant de garder le sourires. Le corps brûlé par un vol, tant de larmes L'espoir qui se perd comme une balle sort, tant de larmes La vie, nos rêves et nos envies Nous font grand berger jour après nuit Pardonnez-moi si la vie fait que je rappe triste A tous ceux qui connaissent Issyaka avant connaître Isix Toute cette vanité N'est que ma réalité Mais devrais-je m'abriter Sous cette ambiguïté Ma haine s'est emparée de Cupidon Trahison a pris ma flèche, elle s'est perdue dans l'horizon J'ai le cœur qui se bat contre les mauvais coups L'amour et l'amitié manchée là, sur la mauvaise route Aujourd'hui je remercie les lâche lâche Qui fout moi un homme avec un grand H Critiquer le miroir avant je ne l'osais pas J'ai le sourire illuminé par de faux éclats Yeah Illuminé par de faux éclats Yeah Yeah Allumer les bougies La joie dans le monde s'est éteinte Yeah Ma réalité n'est que cette vanité Et je suis fatigué par ma réalité